Ou en Qibla présente Le corps en action Madari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 Bienvenue à une nouvelle séance de notre halaqa, le paradis du vendredi et toujours avec la série sur les sentiers des itinérants. Lors de notre dernière séance, ça fait je pense trois semaines environ, on parlait de cette station qui était très importante, qui parlait de de la certitude. Aujourd'hui, incha'Allah, on va couvrir la deuxième partie en ce qui a trait, Saint Statio beinli lite är akorn fasulat för att Imam Ibn al-Qayim råmnahullah. Tager. Då känna de jag måste känna att de är säker på att a är säkra på att de är säkra på att de är de är säkra avoir att de är säkra på de är säkra på att de är säkra på att de är säkra de är säkra de la säkra de de de Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit très clairement Les croyants, les musulmans, c'est ceux qui croient en Allah azza wa jalla, en son messager Mais qui n'ont pas de raib, on a déjà expliqué le concept de raib On avait dit le raib c'est le fait d'avoir un doute Mais c'est un doute qui est sur quelque chose d'assez sensible, d'assez sérieux C'est un doute qui m'empêcherait de dormir la nuit C'est un doute à propos de, de choses qui sont très importantes dans la vie. On ne parle pas d'un doute à propos de la température à l'extérieur. Il fait exactement quelle température Ça, on appelle ça un chèque. Je ne suis pas certain de la température. Lorsqu'on parle de « arraïb », c'est quelque chose de plus, de, plus, de plus profond. Et le concept de « entre autres de la certitude, ça vient pour enlever cette maladie du cœur. Cet inconfort du cœur, parce que comme on l'a mentionné, celui qui n'a pas le yaqin, celui qui ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit à propos des croyants, des mutaqin, وَبِلْأَخِرَةِهُمْ yuqinun Qu'ils ont la certitude à propos de l'akhira, de l'au-delà. Comparez ça avec celui qui ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après la mort. Est-ce qu'il y a une autre vie après la mort ou il n'y a pas une autre vie Il y a des gens, par exemple, qui disent « Moi, je crois en l'existence d'une puissance supérieure, d'un être supérieur, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Je ne suis pas certain. Ce qui vient après les religions, les messages et tout, je ne suis pas sûr. » Alors, imaginez quelqu'un qui vit comme ça sans avoir vraiment de cadre, de limite dans la vie. C'est ne c'est pas où exactement les frontières du vrai et du faux, de la vérité et de l'égarement, de al-batil. Donc ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien fait d'Allah azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala il guide le croyant vers la certitude, vers al-yaqeen et cet état-là de al-yaqeen eh bien il accompagne le croyant dans son quotidien à chaque moment de sa vie. On appelle ça al-yaqeenu billahi subhanahu wa ta'ala avoir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas avoir de doute. Entre autres, ici l'auteur il nous parle de les trois fondements les trois piliers de cette science là de al de la certitude le premier point qu'il mentionne al c'est d'accepter ce qui nous ou bien ce qui est apparent et qui vient de al-haq al-haq c'est Le mot « al-haq » ça veut dire la vérité, mais aussi « al-haq » c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah azzawajal il est « al-haq ». Donc il y a des chances Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que c'est clair, c'est apparent. On doit les accepter et ça il parle plus particulièrement dans ce contexte. « Ma dhahara minhu subhanahu wa dhinhu alladhi dhahara lana minhu ala al rusulihi » On parle de, de sa religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, la législation que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à ses prophètes, à ses messagers. salam, Acceptez cela avec certitude. Ne pas avoir de doute en ce qui a trait les limites pratiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des limites dans cette vie. Il y a des limites. Connaître ces limites-là, mais aussi ne pas avoir de doute. Qu'est-ce que cela représente plus particulièrement? Il dit après ça. C'est le fait d'accepter tout cela, encore une fois, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ce qu'on appellerait de nos jours les pratiques de l'islam accepter cela avec euh, ou bien prendre cela avec al-qabul al-qabul c'est l'acceptation j'accepte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi al-idh'an al-idh'an wa al-taslim al-idh'an ça veut dire c'est la soumission être soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas débattre avec Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah azza wa Jal, il dit de faire telle chose on la fait lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas faire telle chose on ne la fait pas, on ne va pas débattre avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas remettre en question, ça c'est un manque de certitude, c'est un manque de, de yakin. Numéro 2, deux, le deuxième point, ou ma robe, c'est le deuxième pilier de la certitude, c'est d'accepter ce qui est robe. qui pourrait nous rappeler c'est quoi ce sens-là de ma robe c'est pas el robe, c'est pas la forêt, ma robe. on a vu Ce qui est caché. Donc on parle ici de Al-Ghaym. On a déjà mentionné que l'existence, ce qui existe dans cet univers, il y a deux choses. Il y a Alam al-Shahada, il y a Alam al-Ghaym. Il y a le monde du visible, ce qui est visible, ce qu'on appelle de nos jours le matériel, ce qu'on peut sentir, ce de... les choses auxquelles on a accès, un accès direct. Mais il y a des choses qu qui existent, mais qu'on n'a pas un accès direct à ces choses-là. Ça c'est Alam al-Ghaym, c'est le monde de... L'invisible, on n'a pas accès. « Ma C'est absent de nous. C'est ailleurs. Donc, on a dans notre ghaib, bien sûr, comme on l'a mentionné la dernière fois, tout à fait au début, « Alladzina yu'minouna bil ghaib » Les croyants, les muttaqin, tout à fait au début du Coran, ça parle de ceux qui croient en leur ghaib. Encore une fois, ce monde-là de l'invisible, ce monde-là qui est absent. Euh, qui n'est pas devant nous, alors il dit quand on parle bien sûr de croire en le monde du al-ghaib, ça ne veut pas dire croire en du n'importe quoi des légendes, quelqu'un va nous dire il y a quelque chose qui existe on ne peut pas l'avoir mais ça existe et on doit accepter cela non, il n'y a, a pas de faux, il n'y a pas de légende en islam, il y a ce qu'on appelle la aqida notre croyance, comment est-ce qu'on connaît ce ghaib là on le connaît à travers justement le message des prophètes c'est parce que Allah Azza wa Jal il a révélé aux prophètes des informations sur des choses que nous on ne connaît pas et qu'on ne pourra jamais connaître si ce n'était pas que c'est à travers les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala comme par exemple min umuri al-ma'adi wa tafsilihi al-ma'ad, ma'ad c'est la deuxième vie, la vie éternelle, la vie après la mort tout ça c'est détaillé donc Qu'est-ce qu'on a Ça parle bien sûr de le janna nar du paradis et de l'enfer. Avoir le yaqin en ça, ça veut dire ne pas avoir de certitude à propos du paradis et de l'enfer et du jour du jugement dernier. Ma qabla dhalika wa wal-mizan wal-hisab, le sirat, le pont sur lequel on va tous passer. Il y a un pont, on a déjà parlé de ça dans d'autres cours. Il y a un pont que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis au-dessus de jahannam, de l'enfer et c'est le seul chemin pour arriver au paradis. Och om ni inte vill ha det, är det på Allahs vägnar. Allah. subhanahu wa ta'ala går över det här brottet kommer att vara i förtroende för Allah. Alla människor som går över det här brottet kommer Allah. subhanahu wa ta'ala går över det här brottet kommer att al mizan aussi on n'a pas les balances Allah subhanahu wa ta'ala il mettra le jour du jugement dernier la balance des actions il va voir une mesure réelle physique de nos actions, nos actions Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une réalité matérielle et elles seront mises sur la balance le jour du jugement dernier chacun va voir chacun de nous va voir ses propres actions les bonnes actions les mauvaises œuvres qui seront mises sur ce mise en des actions, ça encore une fois, on ne peut pas euh, esquiver ça, ça c'est une réalité. Le plus qu'on est conscient de ça, le plus que notre yakin il est véritable. Al-hisab le jugement, savoir que Allah subhanahu wa taala il va nous juger subhanahu wa taala. Tout ça c'est des réalités, encore une fois du monde al-raib. Alors il dit. A propos de cela bi haythu la yakhaltu shubha wala shakk wala tanas wala ghafla de sorte à ce que le cœur ne soit pas affecté par une shubha c'est quoi une shubha je vous en ai déjà expliqué shubha c'est quelque chose qui semerait la confusion le doute qui vient remettre en question des croyances donc moi j'ai une croyance mais après ça il y a quelqu'un qui vient me mettre une shubha un élément, une sorte d'information qui remet en question ma croyance. Cette information-là, ça ne veut pas dire qu'elle est fondée. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle va causer le, le doute. Si on sort un peu du domaine de la religion, de juste pour donner des exemples, que les shubuhad, le concept de Shubha il existe partout. Donc, on connaît tous ce qu'il y a dans ce monde, des théories du complot. Donc, il y a des gens... Parfois on les appelle dans les médias des complotistes, mais il y a toujours des théories du complot, il y en a plein sur internet. A chaque fois qu'il y a un grand événement, il y a des gens qui vont sortir avec une certaine théorie, ça veut dire une théorie qui n'est pas en accordance avec ce que la majorité croit ou bien avec le discours officiel si on peut l'appeler ainsi. Et là, je ne suis pas en train de parler ici des théories du complot. Est-ce qu'on est qu sent vraies ou quelles théories sont vraies et quelles sont fausses Ce n'est pas notre sujet. Ce que je veux dire ici, quel est l'impact de ces théories-là sur les gens Qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses Quel est l'impact sur la croyance des gens Ça va semer le, le doute. Est-ce que ça va susciter l'adhésion de tout le monde Est-ce que tout le monde adhère à une théorie du complot? Non. Mais qu'est-ce que ça va semer? Ça va semer le, le doute. Même les gens qui sont en désaccord avec ces théories du complot, leur confiance en ce discours, en cette version officielle, principale, va être atténuée, va être affaiblie. Vous comprenez Donc, encore une fois, que ces théories-là soient fondées ou pas fondées, ce n'est pas notre sujet. Mais si on va dire, dans, un, dans une situation bien particulière, c'est une théorie qui n'est pas fondée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ici Elle a fait baisser le niveau de confiance On appelle ça une « chouba. Ça va toujours venir avec des informations. Quelqu'un qui va mettre sur Internet un site web, des vidéos, n'est-ce pas, des audios, des articles, des, des graphiques. Et la majorité des personnes, peut-être, ils ne comprennent même pas ces données-là. Mais ils sont en train de voir. Il y a des images, des vidéos et tout. Alors, peut-être, ça se tient. Il paraît qu'on est en train de dire que. On appelle ça quoi Une « chouba. Donc, dans notre « aqida », dans notre croyance, quelqu'un pourrait susciter et mettre des « choubha » qui vont remettre en question notre confiance. Donc là, c'est un problème dans notre yaqin, parce que le yaqin ne doit pas être affecté par le raib. On a parlé à maintes reprises de comment se prévenir contre ces choubouhades-là dans d'autres halakats. S'il y a des personnes qui n'étaient pas présentes et qui aimeraient savoir la réponse à ça, inshallah, à la fin, on pourra parler de ça si nécessaire. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a maintenant Il y a une autre question, à part les choubouhades, qu'est-ce qu'il dit ici ?« Wala shakkun, wala tanasin, wala rafla » Là, il y a un autre problème. Quelqu'un pourrait ne pas avoir de « chouba Il a le « yaqin » plein en ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais il y a quoi ?« Anisya »,« tanasi »,« rafla »,« l'insouciance »,« un oubli ». On est un peu dans un autre monde. Oui, on sait que ça, c'est vrai. Mais on a oublié. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous donne des rappels. Alors, juste entre la dernière fois qu'on a parlé de ce sujet... Et entre aujourd'hui, le temps passe vite et on a eu des choses. On a eu entre autres, entre autres un énorme tremblement de terre, un énorme séisme. Et presque tout le monde ici a vu des vidéos, a vu des images, a lu des témoignages. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de ces phénomènes là que les gens ils appellent tout simplement des phénomènes naturels parce qu'ils veulent pas aller plus loin que cela Allah subhanahu wa ta'ala il les nomme les ayat les signes Allah azza wa il dit subhanahu wa ta'ala wa ma bil illa tachwifa. les ayats il y a des ayats qui, qui sont des ayats de baraka de bienfaisance de bénédiction ça c'est lorsque les temps vont bien Comme ce que Allah Azza wa il a donné à son prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam, les Sahaba les compagnons du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam, ils ont vu des ayats de baraka de bénédictions. Ils ont vu par exemple la baraka la nourriture, petite quantité de nourriture qui serait suffisante à un grand nombre de personnes. Ça c'est pas normal, c'est une ayat d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais il y a les ayats que Allah Azza wa il envoie à ses serviteurs comme des rappels, takhwif pour les apeurer, pour leur rappeler la grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que tout ce qu'on amasse de cette dunya, tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on fait pour se prévenir, pour se protéger, si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, de façon soudaine, tout tombe par terre. Tout est réduit à de la poussière. Sans même qu'on puisse se préparer ou connaître à l'avance ou avoir un... N'est-ce pas Donc si ça c'est seulement un tremblement de terre disant entre guillemets passager dans l'histoire parce qu'il y en a eu plusieurs avant qu'en est-il du grand tremblement de terre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran Al Karim Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَلَهَ جُكَ لَفَنْدُ صُورَةَ الزَلْزَلَةَ وَصُورَةَ الْوَاقِعَةَ الله عز وجل يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبُست الجبال بسة فكانت هباء منبثة الله عز وجل يقول إذا رجت الأرض لجوغة الأرض لجوغة الأرض Ça ne va pas trembler comme les séismes auxquels on est habitué. Ça va tellement trembler que ce jour-là, parce que ça sera la fin du monde, ce ne sera pas seulement les hautes constructions qui vont tomber, comme ça soudainement être réduites en, en poussière. Il dit « Subhanahu wa ta'ala wa boussatil Les montagnes vont tomber, comme on a vu des vidéos comme ça de bâtiments qui tombent. Il va y avoir les grandes montagnes qui vont tomber comme ça et être réduites en, en poussière. Mais nous, on sait ça. En théorie, on connaît ça. On dit, c'est dans le Qur'an. Allah Azza wa Dhu pas de ça. Mais est-ce qu'on est toujours conscient de ça, qu'un jour, ça, ça va arriver et que Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala kouli shayin qadir et que ça, c'est la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le problème de al-ghafla. Encore une fois, de l'insouciance, de l'oubli. Alors, il dit ici, فَإِنَّهُ إِلَّمْ يُهْلِكْ يَقِينَهُ أَفْسَدَهُ وَأَ Même si ça va pas nécessairement anéantir son yakin, ça va pas enlever ton yakin en allah subhanahu wa taala, mais ça va l'affaiblir. Notre yakin il est faible, c'est ça notre problème. On va pas dire on est on est des kafirines, audoobillah. On va pas dire on a perdu notre yakin en allah subhanahu wa taala, mais certainement pour beaucoup parmi nous de nos jours, notre yakin en allah subhanahu wa taala il est affaibli. Parce que si notre yakin en Allah n'était pas affaibli, on ne va pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala de peur pour notre dunya. Quelqu'un qui a le yakin en Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas chercher l'argent de façon haram. ne va pas chercher l'argent et la richesse de façon qui est interdite. ne va pas retenir de dépenser et de partager lorsque c'est nécessaire de partager parce qu'il il sait que ça c'est sans yakin comme dans le hadith de Omar ibn Khattab anhu, que si vraiment on avait confiance en Allah le tawakul, la certitude que Allah c'est lui on ne va même pas porter le souci de qu'est-ce que je vais manger ce soir je vais sortir le matin pour faire mon devoir fakulu Fem shu fil ardi Fem shu Fim manakibiha wakulu i riski On va sortir le matin On va, on va marcher Quelqu'un va faire le commerce L'autre il va travailler Mais on va faire ça Seulement comme esbab C'est comme Je fais mon devoir C'est tout Mais je ne porte pas le soucis Qu'est-ce que je vais manger ce soir Parce que comme il dit, il dit ici Dans le Athar Allah Azza wa Jal Il va vous nourrir Comme il nourrit les oiseaux Comme Allah subhanahu Nourrit les animaux Wa rizqha wa Encore une fois si on revient à ce même événement, je pense que juste hier ou aujourd'hui, je pense dernière, juste hier ou aujourd'hui, ils ont secouru une autre personne qui était sous les décombres. On a tous tous vu des des vidéos ou des nouvelles comme ça de, de bébés tout seuls sous les décombres qui ont été secourus, qui étaient en vie, après 5 jours, après 6 jours. Qui les prenait en charge Il n'y avait pas leurs parents avec, avec eux, il n'y a personne pour... Et il faisait froid, il fait extrêmement froid. Dans certaines régions, on parle de moins 15, n'est-ce pas Il y a de la neige, il y a le froid, être comme ça sous les débris, sous des décombres, sans nourriture, sans boisson. Qui nourrit une telle personne Qui la prend en charge Mais encore une fois, ça c'est lorsqu'on a vraiment le yakin en Allah subhanahu wa taala qui qui est présent. Alors il dit ici: wa 'ala subhanahu wa taala min wa wa wa huwa Troisième pilier ici de aliyakin, c'est le yakin, la certitude qui est liée au nom, aux attributs d'Allah subhanahu wa taala, aux actions de wa alazawajal. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on connaît, est qu connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Comment connaître Allah subhanahu wa Comment connaître notre Créateur? Par ses noms. noms. Et par ses attributs. Et par ses actions. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait. Alors ça on les trouve où? On ne va pas les inventer les noms d'Allah subhanahu wa Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'on va les trouver? Dans la parole d'Allah, dans le Coran, dans le hadith du prophète Mohamed s.a.w. C'est pour ça qu'on doit apprendre notre religion entre autres pour connaître notre Seigneur, notre Créateur, connaître qui est Allah taala. Il n'y a pas une connaissance plus noble que de connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifatullah azza wa jalla donc il dit c'est Ashrafu ulum Il علوم الخلائق ils disent ensemble ces trois points qu'on a mentionné c'est les trois sciences les plus nobles il y a pas des sciences plus nobles que cela connaître al-amr wa an-nahy l'ordre l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala les hudud les limites ce que Allah azza wa jalla aime ce qu'il n'aime pas subhanahu wa ta'ala ilm al-asma wa as connaître les attributs d'Allah azza wa jalla tawhid le et finalement la science de al-akhirah al wa al connaître l'au-delà connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé pour les êtres humains après la mort qu'est-ce qui va se passer maintenant il passe au prochain point encore une fois relié au yaqin il va nous parler de euh, ce qu'on appelle ici as-samaa as, as c'est quoi samaa c'est ça vient de samaa c'est le fait d'écouter. Donc, lorsque les savants, ils parlent de as ok, souvent, ils font référence à soit As-Sama'a qui est béni, écouter le Qur'an, ou bien ils parlent d'écouter ce qu'on appelle de nos jours, la musique. Donc, quelle est la relation entre As-Sama'a, l'écoute, et entre le cœur, selon vous? wa rahmatoum. Est-ce que ce qu'on écoute a un lien avec notre cœur? On est d'accord sur ça? L'écoute a un impact sur le cœur. Tout comme les yeux ont un impact sur le cœur. Ce qu'on voit a un impact sur le cœur de la personne. On n'est pas détaché. On ne peut pas couper. Il n'y a pas un fil qu'on peut couper comme ça. On peut dire « Moi, j'ai coupé le lien entre mon cœur et mes oreilles. » C'est pour ça les ulama ils parlent de ça ils parlent de la question de Sama'a elle est très importante Alors il dit ici Donc le deuxième point ici qui s'ajoute c'est le concept de Al-Uns C'est quoi Al-Uns Que veut dire le mot Al-Uns dans la langue arabe Est-ce que quelqu'un pourrait nous trouver une belle traduction La bonne compagnie le bon accompagnement el uns OK c'est difficile j'ai pas j'ai pas de mot maintenant comme ça en tête peut-être ça existe Allahu alim j'ai pas de mot comme ça en tête qui me traduirait bien le sens de el uns c'est si tu es si tu te sens à l'aise par exemple en présence de quelqu'un il y a quelqu'un tu te sens très à l'aise en sa présence tu aimes être en la présence d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes on appelle ça quoi el uns est-il-te-nissu tu es content d'être avec des gens comme ça. Tu es heureux de les avoir trouvés. Et il y a le contraire, c'est, on appelle ça quoi Yestaouhichou. Yestaouhich, c'est lorsque tu es en présence d'une personne ou d'un groupe de personnes, tu dis, j'aimerais tellement ne pas être avec eux. Yestaouhich. Mon cœur, il se ferme à cause du fait que je suis avec ce genre de personnes. Alors il dit ici, celui dont le yaqin la certitude est très puissante hasala lahu min al quran ma la yahsul lil da'if il va avoir le huns avec le quran avec la parole d'allah wa ta'ala il am at hom presence de la parole d'allah azza lors qu'il va écouter le quran son cœur va être heureux c'est la c'est la meilleure présence je suis en présence de la parole d'allah wa ta'ala et Le plus que le yakin de la personne est faible commence à être affaibli le moins que la personne va avoir ce sentiment là d'attrait et de huns envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Quran fa muti'in musta'nis wa il dit tout muti'in tous qui est obéissant qui obéit obéit Allah azza wa Automatiquement, il va être mushtarnis. Il va se sentir à l'aise avec le Coran, avec la parole d'Allah. Il aime, ça lui fait plaisir d'entendre le Coran. Wa tout celui qui est désobéissant, le plus qu'il est désobéissant, Allah Il va se sentir un peu mal à l'aise en écoutant la parole d'Allah qui est Al Quran. فَسَالِكُ إِذَا كَانَ مُحِبًا صَادِقًا Daliban lilllah Aamilan ala mardatihi Kan agada'u bis samari al-Qur'ani Donc il dit c'est celui Le, le, le serviteur d'Allah Qui aime Allah subhanahu wa ta'ala Qui est sincère, qui est sadiq Qui a une intention De vouloir ce qui est auprès D'Allah subhanahu wa ta'ala Sa vie c'est pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala Sa nutrition spirituelle Ca sera avec Al-Sama' al-Qur'ani L'écoute de al Parce que ce n'est pas seulement notre corps qui a besoin d'être nourri, c'est notre âme aussi. Il y a la nourriture de l'âme. Alors le croyant, la nourriture de son âme, c'est le Coran, c'est la bonne nourriture. C'est la nourriture qui est naturelle, qui est celle de la fetra, qui est celle qui est bonne pour nous, qui va avec notre âme. Och denna sammanhörighet med Quranen är en sammanhörighet för alla som är medvetna om Allahs väg och är uppskattande av hans väg. Alla som är medvetna om Allahs väg och är uppskattande av hans väg får en sammanhörighet med Quranen. Alla som är medvetna om Allahs väg esprit är uppskattande av hans väg får en sammanhörighet med Quranen. Alla som Eh bien, ils vont déduire de cela des significations, des sens, des écharats, des leçons. Ça va leur euh, éclairer la voie, montrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, éclairer le chemin dans, dans la vie. Alors, il dit après cela, des sciences aussi. Jusqu'au point que la personne, celui qui aime écouter le Qur'an, il va avoir du plaisir. Lada, c'est du plaisir, mais c'est un plaisir qui est spirituel, qui va atteindre le cœur, qui va affecter l'âme. Ça veut dire qu'il va, va avoir du plaisir. Comme il y a des gens qui ont du plaisir à, à, à voyager, d'autres qui ont du plaisir à faire un sport. Cette personne-là a du plaisir lorsqu'elle écoute le Qur'an. Elle est réjouie. Elle est en train de passer du bon temps en écoutant le Coran, parce que le cœur, il est propre, parce que le cœur, il a le yakin, qui est fort en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, et pour certaines personnes, il dit, ça dépasse le plaisir spirituel, et ça atteint même le, le, le, le plaisir quoi physique parce que Allah Azza wa il a dit que le Coran est une guérison shifa Allah Taala nous a dit ça c'est un chifa pour le cœur pour l'âme mais aussi même pour le corps de la personne vous savez que le Coran ça peut guérir des maladies est-ce que vous savez ça que ça vous le savez ça peut guérir des maladies Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas, pas interdit parce qu'il y a des gens qui se moquent de ça. Ils disent « Oh, les gens font de la médecine » et ils sont en train d'inventer des médicaments et vous, vous voulez faire le « estichfa » du Qur'an. Il n'y a personne qui ne t'a pas dit de ne pas prendre de médicaments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Tada, « Tadawawaw ibadallah » Mais est-ce que les médicaments vont toujours avoir un effet Est-ce que vous connaissez un médicament qui est garanti à 100% Qui fonctionne toujours Qui règle tous les problèmes Tout celui qui est malade prend un médicament et ça va régler Est-ce que tout le monde a accès aux médicaments euh, Médicaments, ça veut dire chimiques. Est-ce que tout le monde a accès à ça Pas tout le monde qui a accès à ça. Mais le Qur'an aussi, ça sert à... Pour le cœur, mais aussi même pour le... Pour le corps. Même pour le corps de la personne. Eh bien, ça sert à guérir la personne bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres... Subhanahu wa ta'ala, regardez. Parce qu'encore une fois, regardez. On va être très clair, ok Plusieurs musulmans ont ce complexe d'infériorité, ce défaitisme-là, parce que tellement la campagne, la, la, la campagne contre la foi, contre l'islam, contre l'imam, qu'il y a des gens qui veulent quoi matérialiser, scientifier l'islam de sorte à il faut que tout soit prouvé par par la foi, sinon. Est-ce qu'il y a pas des gens de nos jours qui euh, qui font même parfois dans la médecine et tout qui font Euh, des, euh, des thérapies par la musique est-ce que ça existe ou non on va essayer de guérir la personne par la, par la musique euh, selon certaines études telle musique elle aide c'est quoi c'est des médicaments la musique est-ce que c'est est -ce est de la chimie c'est du laboratoire non c'est des sangs que la personne elle Elle entend. Donc, si eux ont le droit de prétendre que la musique guérit des gens, pourquoi est-ce que nous on n'a pas le, le droit de croire que Kalâm qu Allah Subhanahu Taala parole de Allah Azza wa guérit la personne Donc il dit ici Donc il y a des conditions qui favorisent Cette expérience, le plaisir d'écouter le Coran et de bénéficier du Coran. Donc, on dit la première chose, c'est lorsque l'âme, elle est prête, elle veut bénéficier du Coran Ce n'est pas une âme qui veut être distanciée d'Allah Subhanahu wa Taala. Wa akbala bikkuliyatehi al al-masmu'i fa alqa sama wa huwa shahid. Il va donner sa pleine attention à ce qui est récité. Et là, sama. C'est l'écoute, il va être shahid. C'est quoi shahid? Ça veut dire qu'il va prêter attention, il est témoin, il écoute bien ce qu'on lui dit. Qu'est-ce que est ce que quelqu'un pourrait nous citer un problème que nous avons avec ce point bien particulièrement aujourd'hui? Si on parle ici de prêter écoute, prêter attention. Beaucoup de distractions. Le fameux problème du attention span, n'est-ce pas, qui devient de plus en plus réduit, encore une fois, avec les fils d'actualité, avec, les, euh, avec les, les vidéos et les images qui défilent rapidement, avec les commentaires, les avis, les notifications, tout ça, qu'est-ce que ça fait Distraction on a du mal à rassembler le cœur sur une chose maintenant c'est le temps de une chose on va juste se concentrer sur une chose donc là ça affecte notre yaqine même en Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'on on le répète toujours on est en entre guillemets en en guerre en conflit quotidien contre ce genre de technologie pour essayer oui d'en bénéficier mais en même temps dans d'atténuer leurs effets négatifs le plus que possible, de limiter notre utilisation de ces technologies aux besoins le plus que le plus que possible. Parce que sinon, et vous savez comme c'est comme si c'est comme le le fameux le fameux euh, concept du multitâche multitasking. Ça fait quelques années, c'était quelque chose qui était à la mode, on va dire. Lui, est-ce que est-ce que tu sais comment travailler? Avec du, est-ce que tu, tu es bon en multitasking Tu peux faire plus de une chose en même temps. Mais là, récemment, eh bien, ça commence à prendre la direction inverse en disant que finalement, ça, ce n'est pas la bonne approche. Et c'est ce qui est confirmé même par les hadiths du prophète ﷺ à propos de al-munbat. Al c'est celui qui veut faire tout en même temps. Tu vas finir par ne rien faire. À court terme, ça semble être très productif. On dit qu quelqu'un, machallah, il est impliqué, il est en train de faire plus d'une fois en même temps. Mais à long terme, ce n'est pas si productif que, productif que, que cela. Et ce n'est pas aussi bien pour notre, pour notre iman et pour notre relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, il dit Et un autre élément favorable, c'est la belle voix de la récitation, de celui qui est en train de réciter le Qur'an. Ça fait partie de la sunna de réciter le Coran avec une belle voix. Et si euh, quelqu'un va réciter pour la communauté, on cherche le imam, ou on cherche un corps pour la communauté, et eh bien idéalement, si on peut, on cherche quelqu'un qui aurait une belle voix. Al-Qur'an. Mais attention, pas au point où ça devient juste la voix qui importe. Parce que de nos jours aussi, c'est devenu la mode. Jusqu'au point que certains chanteurs et tout, eh bien, ils apprennent certaines courtes souras comme ça du Qur'an. Ils vont les réciter, les mettre sur Internet. Et là, c'est le chanteur qui l'emporte sur l'expert, le, sur le alim du Qur'an du Qira'at. Parce que l'autre, il est quasiment en train de chanter le Qur'an. Donc, il ne faut pas aller au point où on va oublier le message en tant que tel au profit de la voix C'est comme dans parfois Ramadan, les gens vont vont courir d'un musée à l'autre. Salah Tarawih, il veut essayer tout le monde pour trouver la voix parfaite, le plus beau chanteur ici en ville. Ok, donc c'est pas c'est pas un concours de c'est pas un concours de chant. On trouve un coré qui récite bien. Après ça, on se concentre sur le message La parole d'Allah C'est ça ce qui importe Ce pas la voix du récitateur Alors il dit La personne, le cœur Va presque quitter ce monde Et Presque, il dit, il ne va pas quitter ce monde, il va presque quitter ce monde et aller dans un autre monde tellement il est connecté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème après ça, il nous dit très clairement. L'imam Ibn al-Qayyim ici, sans, sans être politiquement correct, il le dit très clairement. وَحَرَامٌ عَلَى 'ala قَدْ تَرَبَّ sama غِذَاءِ shaytani an أَنْ يَجِدَ min مِنْ fi sama' al-Qur'an. Il dit eh bien, ça c'est un accès interdit, défendu à un cœur qui est habitué, qui est conditionné au samar shaytani. L'écoute quoi? De shaytan. de shaytan. L'écoute de shaytan, c'est... C'est quoi? La musique. La musique, c'est quoi de nos jours? C'est devenu quoi de nos jours, la musique? C'est une drogue. Pour beaucoup de personnes. Ils ne peuvent pas passer un moment sans... Musique. il ne peut pas travailler sans musique il ne peut pas conduire sans musique il ne peut pas dormir sans musique il ne peut pas commencer sa journée sans musique ça c'est vraiment une drogue ici de SMR le cœur est affecté par cela parce que le cœur il est devenu quasiment un esclave de, de ces sons là il ne peut pas vivre sans cela alors que, encore une fois, pourquoi parce qu'on l'a dit tout à l'heure le cœur a besoin de... l'âme a besoin de nourriture cette nourriture-là si Notre source ce n'est pas la bonne nourriture, c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah azza wa jalla, c'est ça notre nourriture spirituelle. Et bien la personne va chercher autre chose. Et à la longue, elle pourra pas vivre sans cette chose-là. Riyadh billahi subhanahu wa ta'ala et il dit wa laysa fi na'imi ahli al-jannah a'la min ru'yatihim. Wajh Allah mahboubuhum subhanahu wa ta'ala ayanan wa sama'i kalamihi minhu. Il n'y a pas dans les délices du paradis Quelles sont les délices du paradis les plus, les plus grands, les plus élevés Oui dans le paradis Il y a des délices matériels Mais il y a des délices Les délices les plus élevés Pour les gens du paradis La chose la plus haute c'est quoi C'est de oui De voir Allah subhanahu wa ta'ala et d'entendre Allah subhanahu wa taala directement Allah ta'ala va parler aux croyants directement dans le paradis c'est la parole d'Allah subhanahu wa taala qu'ils vont entendre directement d'Allah subhanahu wa taala et le Coran comme on le sait Nous avons le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est normal que cette parole d'Allah azza wa soit la ressource du cœur, la nourriture de notre âme en quelque sorte. Finalement après cela il nous dit quoi Nous parle après ça de des trois types de personnes en ce qui a trait leur sama'a. Quelle est leur réaction Quel est leur état par rapport à l'écoute du Coran Il y a trois catégories de personnes. Numéro 1, man itta safa qalbu bi sifati nafsihi, بحيث صار قلبه نفسا محضه, فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى. Donc là il nous ouvre un, un petit point un peu compliqué sur lequel je ne peux pas aller très loin parce que même moi je dois faire un peu plus de recherche pour voir qu'est-ce que l'imam Ibn al Ta'ala il veut dire exactement par cette distinction. Lui il fait la distinction ici entre le cœur, al-qalb, et entre le cœur, l'âme. Donc le cœur pour lui c'est quelque chose de noble, ça prend plus ses caractères qui est Noble, c'est vraiment le centre. Parce que quand on le sait, le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il nous a donné dans le hadith, un peu ça s'apparente, je donne ici le sens général, la conclusion du hadith, c'est que le cœur, en quelque sorte, c'est le roi de notre corps. C'est le cœur qui contrôle tout. Le, le, le cœur, c'est le roi, c'est le quartier général. Si il est bon, tout le corps et les actions de la personne seront bonnes. Si le cœur est corrompu, eh bien, toute la personne sera corrompue dans son comportement, dans ses actions et ainsi de suite donc là l'imam ibn al-qayyim rahimahullah c'est comme s'il donne ici au cœur la, la position de celui qui peut être le noble roi l'autre c'est un nafs Un nafs difficile à traduire exactement en français on traduit ça comme étant habituellement l'âme mais c'est pas ce qu'il y a de plus de plus précis parce que l'âme c'est ar-ruh Mais bon, on va appeler ça l'âme, on va appeler ça un nafs pour l'instant. Donc un nafs prend trois caractères dans le Qur'an al-Karim. Qu'est-ce qu'on a Les trois nafs qui sont mentionnés dans le Qur'an al-Karim. Qu'est-ce qu'on a les trois caractères C'est en, en monte, un meilleur. Al-mutma'inna, ça c'est un nafs qui est tranquille. Ça veut dire quoi il est tranquille Encore une fois, c'est le yaqin. Elle est tranquille avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est confortable à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est sur la bonne voie. Et elle est tranquille. Elle est sereine. Deuxième type d'âme. De nefs, qu'est-ce que nous avons euh, Pas le deuxième type. Disons le deuxième profil de l'âme. Elle Amma C'est l'âme qui ordonne le mal. Fait Va faire telle chose haram. Va faire telle chose haram maintenant. Maintenant va faire telle chose haram. Ne fais pas cette obligation. Ne fais pas cette bonne œuvre. Ça c'est un nafs, un marabi, un sou. C'est comme parce que regardez, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a qui est, qui est notre ennemi On parle pas de notre ennemi. Tu as quelqu'un qui t'aime pas ou quelqu'un qui t'a menacé On parle. Tu es tout seul dans le désert. Qui est ton ennemi Shaitan il y a un autre. Même notre anafs et nous nous réfugions auprès d'Allah contre en train de nous dire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala on peut pas tout mettre sur le dos du toujours c'est shaytan c'est lui il y a aussi notre naf, pour ça. Même, Ramadan même lors du mois de Ramadan sallallahu est-ce qu'il y a des gens qui font le mal quand même? oui parce que pour plusieurs personnes, Nafs al elle est conditionnée, elle est habituée. Avant Ramadan, elle fait ça, elle continue. Lors du Ramadan, si son propriétaire, si son maître ne va pas lui dire calme-toi, reviens au droit chemin et fais la tawbah, fais le repentir, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a entre les deux, il y a le troisième profil. C'est la nafs qui blâme. Ça veut dire quoi elle elle c'est pas très clair qu'est-ce qu'elle veut elle pousse la personne à désobéir à Allah juste après elle va blâmer veut dire pourquoi tu as fait ça ça c'est quelque chose de mal OK donc il y a il y a un peu de conscience dans cette nefs c'est elle fait le mal elle revient vers le droit chemin fait le mal revient vers le droit chemin donc là Imam Ibn Al-Qayyim il nous décrit en quelque sorte cette bataille entre le cœur le qalbi entre la nefs Et comment ça Ça se traduit dans le cas ici de al l'écoute du Qur'an. Donc il dit Il y a la personne dont le cœur a hérité des attributs de Al-Nafs. Cette personne-là, c'est devenu quoi Quasiment seulement du matériel, n'a pas vraiment d'éléments spirituels. Dans son existence alors il dit biha ith faqala alayhi afat ash-shahawat wa da'awat al-hawa cette personne là ce qui l'a emporté sur elle ce qui la contrôle l'emprise sur elle c'est quoi c'est le hawa les passions et les shahawat les tentations juste les plaisirs le matériel la dunya c'est tout alors il dit ici la yasma'u du'an wala nidaa Cette personne-là, le Coran lorsqu'il est récité n'a aucun effet sur elle. elle. Elle ne porte même pas attention à ça. Vous comprenez Ça c'est quelqu'un qui est complètement riadah billah subhanahu wa taala éloigné de la parole d'Allah. subhanahu wa taala. Numéro 2. Deux, deuxième type d'individu et de personne, nafsuhu bi Maintenant c'est le contraire. C'est un nafs qui a hérité de la noblesse du cœur. Fassarat nafsuhu qalban mahdun. Fagalabata alayhi al-ma'rifa Wal-mahabba Wal-aqlu wal Cette personne-là C'est pas comme la première personne Elle est dans le matériel seulement Cette personne-là Elle est surtout dans le Spirituel Ce qui est de Al-qal Ce qui est relié au cœur Alors ce qui l'a emporté sur elle C'est quoi C'est la connaissance d'Allah L'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Al-mahabba La raison, la sagesse, et l'amour pour les attributs de, de perfection. Ça c'est quelqu'un qui aime être meilleur. Il aime, il se sent bien lorsqu'il est encore plus véridique, plus franc, avec un caractère meilleur. Lorsqu'il est plus généreux, il cherche toujours ce qui est quoi perfection, ce qui est idéal c'est comme ça qu'il se sent confortable alors cette personne là bien sûr <mets> un une, une, une, une, une, une, une telle personne son Samar lorsqu'elle écoute le Coran, ça part de l'écoute du Coran c'est quasiment, elle dit, c'est pas la même chose bien sûr Il ne faut pas mal comprendre ici. Il dit c'est quasiment c'est presque la part des anges de la malaïka. La malaïka, ce qu'ils prennent de la parole d'Allah. Cet être humain, il est presque là. Il ne va jamais être un ange. Mais il est presque là. Encore une fois, rappelez-vous Allah a créé en nous quoi Le cœur est On a le cœur ou, ou l'âme. On va les confondre un peu pour ne pas faire la distinction ici plus minutieuse de l'imam Nauqayim. Et on a le, le corps. Le corps, c'est l'aspect matériel. Qu'est-ce que le corps, il cherche? Le corps, il va vers quelle direction? Vers quelle direction géométrique ici? Vers le bas. Vers l'arbre la terre parce qu'il a été créé à partir de terre minhâ khalaqnâkum wa fîhâ nu'îdukum comme Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est pour ça l'être humain s'il devient purement matériel il cherche quoi exactement l'être humain matériel la terre qu'est-ce que les gens ont fait à travers l'histoire ils ont fait des guerres pour faire quoi pour conquérir des territoires n'est-ce pas Et ceux qui n'ont pas ce pouvoir de faire la guerre pour conquérir des territoires, eh bien certains volent, fraudent, vont dire des mensonges, vont couper leur lien de famille pour un morceau de terrain, pour une maison. Donc il y a ta'allaq au bil C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhal ladina amanu maalakum idha qila lakum umfiru fisa bilillah qaltum ila الارض اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره الله عز وجل parle de ce caractère là problématique des gens lorsque ils thaqaltum c'est quoi c'est lourd c'est lourd. lourd comme ça ça va vers l'ard vers la terre l'aspect maintenant plutôt spirituel entre guillemets de anaf et de al-qalb c'est Vers le haut Toujours parce que si le cœur il est attaché à Allah Azza wa Jal Quand on fait du'a Si quelqu'un il fait du'a Il fait du'a avec la présence du cœur Le cœur se dirige où On ne parle pas du du'a qu'on fait comme ça Comme on est souvent habitué De façon comme euh, est pas, On est en train de dire un du'a On ne sait même pas de quoi on parle Juste de façon automatique On parle de du du'a qui est sincère Avec la présence du cœur Le cœur il est dirigé où Vers le ciel Lorsqu'on fait un sujoud Subhana Rabbi Alors le cœur il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala il va vers le haut. Le Jannah c'est en haut, c'est pas en bas, n'est-ce pas? Donc ça c'est lorsque le cœur, la personne, c'est son cœur qui va l'emporter sur elle. C'est pas le corps, c'est pas le physique, ce n'est pas le, le matériel. Alors il dit, قريبا من حظ الملائكة ça va être presque comme la part des anges des Malaïkah alaihi muhsalam وسماعه غذاء قلبه وروحه وقرة عينه ونعيبه من الدنيا et son samar, son écoute de le Coran ici et eh bien ça va être la nourriture de son cœur et ça va être son plaisir dans cette vie du bas monde troisième type de personne maintenant, c'est quoi c'est les gens qui sont bloqués, c'est comme un ascenseur bloqué entre deux étages ni en haut, ni en bas, pourquoi ça c'est des croyant dont le cœur est encore propre, comme la fitra. Mais le cœur n'est pas si fort que cela, et de ce fait, Il n'a pas, euh, pas la force de prendre le contrôle de la nafs pour nettoyer un nafs, pour éclairer un nafs el nafs a encore son indépendance. Le cœur, il est propre, il est là, mais an-nafs encore elle est quoi Elle est forte et elle est indépendante de de ce cœur là et elle n'est pas nécessairement sous son contrôle. 'ala al ilayha wa azalat 'anhu Et la même chose ici pour an-nafs. An-nafs n'est pas si forte par ses shahawat et tout au point de prendre le dessus sur le cœur et d'imposer ses shahawat sur le cœur et son matériel, ses tentations matérielles et ainsi de suite sur le cœur de la personne alors il dit al -qalbi wal -nafsi wa al nafsu wa entre le nefs et entre le cette de ces personnes-là, de cette troisième catégorie C'est une guerre constante. Parfois c'est un nafs qui va l'emporter et parfois c'est le kalb, le cœur de la personne qui va l'emporter. Ça, ça se rapproche un peu du principe qu'on a dit tout à l'heure, de quel nafs Allawwama. Donc ça c'est un jour la personne elle est comme ça, l'autre jour elle est elle est comme ça. Un jour il a beaucoup de khushour dans sa prière, dans ses invocations. Le lendemain, non, non, non c'est juste quoi The Le material, the tentations les shahawat et ainsi de suite alors il dit ici ومنها هنا فمن كان حظه من السماء حظ بين الحظين فان صادفه وقت دوله القلب كان حظه منه قويا وان صادفه وقت دوله النفس كان ضعيفا pour finir inchallah Inch a mentionné parce que un peu long mais c'est très intéressant il dit ici euh, que sahibu hadha alhal cette troisième personne, son cœur, est-ce qu'il va bénéficier du Qur'an ou non son cœur, cette personne-là de troisième catégorie dont le cœur il est propre mais n'a pas encore le plein, plein contrôle de nafs est-ce qu'il va quand même bénéficier du l'Qur'an? oui mais il nous explique ici que ce cœur n'est pas si fort que cela et de ce fait même lorsqu'il a un moment d'ouverture le message du Qur'an ça va être trop grand pour lui yashghaluhu ma'nan an ma'nan il ya message qui arrive dans le Coran dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas capable de comprendre ce message et de comprendre ce qui vient après donc l'exemple qui nous donne ici par exemple c'est al wa'd al wa'id commencer dans la religion d'Allah azza wa jalla on a cette balance nécessaire entre la crainte et l'espoir craindre Allah azza amanu taqullaha On doit craindre Allah Azza wa Jalla. Avoir peur de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, on doit avoir quoi? Confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Espoir en son pardon. En sa miséricorde. Mais ce cœur, tellement il n'est pas fort, que si la première chose qu'il entend c'est une aya par exemple sur la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas absorber ce sens et passer au... Prochain qui parle du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le contraire. Le premier sens qu'il reçoit, le premier message, va en quelque sorte l'inonder. Et il nous donne un exemple ici, une analogie. Il dit, c'est comme quelqu'un, quelqu'un qui reçoit un groupe d'invités qu'il aime, il aime beaucoup de personnes, de ses proches, de ses meilleurs amis, ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. 10 personnes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ces personnes. Et ces personnes-là arrivent toutes, toutes en même temps. Alors, quelqu'un qui n'a pas un cœur très vaste, il a du mal à accueillir et à montrer, en quelque sorte, son accueil chaleureux à tout le monde en même temps. Ça va être le premier ou le deuxième qui arrive. « Comment ça va Ça va bien, alhamdulillah masha'Allah. Bienvenue chez moi, ainsi de suite. » Mais après ça, il y a les autres qui... « C'est trop pour lui. » Overwhelmed comme on dit Alors c'est ça un peu l'exemple que l'imam Il nous donne d'une personne De cette personne là qui est du Troisième type C'est pas quelqu'un qui a perdu La confrontation Entre le calbe et un nafs Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas Un calbe avec une certitude Qui est aussi élevée Et il cite ici pour finir Inch'Allah subhanahu wa ta'ala Il, il cite l'exemple, ça c'est un exemple très connu chez les Arabes, ça c'est pas un hadith ou autre chose, okay c'est juste une histoire, une histoire connue dans les, les livres d'Adab, de, de la littérature des Arabes. Ils disent, disent qu'un des Arabes il a envoyé un chasseur qui travaillait pour lui, qui s'appelle Khirash. Il a dit « Va faire la chasse et nous amener des, des animaux. » Alors ce Khirash-là, il est sorti et lorsqu'il est arrivé à destination là où il voulait faire la chasse il était surpris à quel point il y avait des, des animaux qui étaient présents il y avait trop d'animaux autour de lui et il est revenu les mains vides parce qu'il dit ici dans le vers de poésie il avait juste trop l'embarras du choix qu'il était perdu ce pauvre avait trop de cibles possibles trop d'animaux possibles alors il n'a pas su quoi quoi chasser exactement il est revenu les mains les mains vides parce que ce khirash il avait un cœur qui n'était pas si, si fort que ça pour arriver nous les encore une fois les khirash de nos jours c'est euh, la culture du Amazon vous savez la culture du Amazon de chercher un produit après ça juste avant d'acheter le produit qu'est-ce qu'il y a Hmm? il y a 10 autres produits similaires qui sont montrés juste en bas de la liste qu'est-ce que ça fait en sorte avant d'acheter je vais voir les autres produits parce qu'il y a toujours un catalogue quasiment interminable il y a toujours peut-être quelque chose d'autre peut-être qui est meilleur alors qu'est-ce que je vais acheter et ça, ça mène juste à un point de conclusion rien à voir directement avec les, le, euh, le livre de l'imam mais vu que certains je sais que certaines personnes demandent parfois en ce qui a trait les sites de rencontres halèles pour le mariage. Okay? Euh, Est-ce que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, ainsi de suite. Je ne connais pas trop de détails sur ces sites, mais je connais une chose qui est problématique avec probablement certains sites de ce que les frères ils ont décrit. C'est justement ce concept-là de... Ça de... Un, un, un... un être humain, ça devient presque un catalogue et de ce fait, quelqu'un peut juste cliquer et trouver une personne comment on dit, un match, peut-être ça c'est une bonne épouse et la personne va entrer en contact, mais peut-être il y a toujours une autre personne qui est meilleure sur le catalogue, vous voyez le problème, il est où c'est qu'il y, y a presque ici un fil quasiment infini qu'il n'y a, a plus jamais de satisfaction il y a toujours un peut-être peut-être je vais essayer une autre chose. Donc ça c'est vraiment toute une culture de nos jours qui est hautement problématique. Encore une fois dans plusieurs domaines de, de la vie. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.